Aujourd'hui, il ne faut pas rajouter la double peine, c'est-à-dire la peine de ceux qui sont en prison avec la peine des familles qui sont éloignées. Il faut respecter le droit et nos États, nos gouvernements doivent respecter le droit qui dit qu'on doit être emprisonné au plus près de son domicile. Donc, rajouter une peine à des familles, c'est parfaitement injuste, c'est totalement discutable. Et donc, forcément, moi, je m'inscris dans, dans cette volonté, cette nécessité, cette obligation que nous avons de rapprocher les prisonniers.